Unité 6, leçon 1, séquence 13. Un cadeau pour Greg. Ah,、oh, cet ordinateur Cet ordinateur Ça ne marche pas Ben, Tu cliques là. C'est aussi simple que ça. D'accord. Merci, Bertrand. Qu'est-ce que tu cherches, mamie? Un cadeau. Pour l'anniversaire de Greg. C'est le 18, tu sais. Tu as une idée? Regarde ces baskets rouges. Regarde. Elles sont sympas, non? Elles sont pas mal. Ou alors, cette casquette. C'est plus original. Et puis, Greg aime bien les casquettes?、Mmh. Tu as pensé à un cadeau, toi Oui, un radio-réveil. Ah, ah oui, c'est plus utile qu'une casquette. Surtout pour Greg.、Oh, c'est vrai. <rire> J'ai trouvé deux radio-réveils sympas. Ce modèle. Ah Oui, oui. <rire> il est amusant. Il y a aussi cet autre modèle. Il est moins grand que l'autre.、Oh, et aussi original Vous avez vu le prix J'ai vu. C'est trop cher pour moi. Et sur les autres sites Il est au même prix. Alors vous n'avez pas le choix. Je vais prendre le premier. Greg va être surpris. J'imagine sa tête.